Pop-rock, é l e c t r o reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans la b e l Rock. Ah, On s'est un petit peu marché dessus hein, avec oh, Paris. Hein. Oh, Ça commence bien l'année, dis-moi, Sarah. <rire> un petit peu à la bourre, c'est pour ça.、Hein. Allez,、ah. bienvenue sur le 8 1 4 c'est Virgin Radio. C'est l'heure de retrouver la b e l Rock. Première émission de ce début d'année, 2009. Alors, il est tradition, Sarah, de, de présenter ses voeux. Oui. Vas-y, je t'écoute, Thibault premier. I wish you a very happy new year, lots of love, work and money. Voilà,、ouais. on aurait pu <rire> faire plus traditionnel, <rire> hein, on aurait pu dire du boulot, du boulot. Ce s t pas trop le boulot qu'on veut en fait, c'est plutôt le pognon en fait. Hein,、ah, oui, veut. Oui, mais bon. euh, de la santé, ça c'est très important, du bonheur、ah, oui. et, puis, euh, et puis tout le reste quoi. Et puis surtout de la bonne musique,、mmh. plein de concerts, ce e s t pas Simon qui dirait le contraire. Et puis,、euh, voilà, on va commencer tranquillement cette nouvelle année avec deux heures de bonne musique. La p r e u v e tout de suite, avec une nouveauté comme ça d'entrée de jeu, LR Rockets. Oh, ouais, les LR Rockets pour commencer ce premier programme de la b e l Rock en ce 4 janvier 2009. Encore une fois, hein, pour tous ceux qui ont raté le début de cette émission, on en profite hein, pour être,、euh, eh、ben, on va dire, bien élevé et vous présenter tous nos voeux de bonheur musicaux. Hein, principalement, chaque dimanche de 18h à 20h, on est reparti pendant une heure avec plein de deux heures, même je dirais. Deux heures, oui, c'est vrai. Jusqu'à 20h, en gros, chaque dimanche sur le Cadre of c a c'est l'heure de retrouver la b e l Rock. Avec une première nouveauté cette semaine, LR Rocket, Sarah, ça vient encore une fois de chez toi et carrément même de chez toi, l'Est、oui. de Londres. East London, ouais, East、voilà. London, oui. Et puis l'année dernière, en fait, ils ont sorti beaucoup de singles. Ouais, il y a eu un gros buzz hein, sur ouais, ce g jeu. Et、euh, maintenant, ils ont décidé de faire 4 titres. Ouais, ouais ça sort. Il、euh, faudra attendre. C'est la semaine prochaine.、Ouais. 12 janvier prochain. Ça sort sur un label qu'on ne connaissait pas avant, hein, qui s'appelle Silverdale Records.、Mm -hmm. Et 2009, qui s'annonce être une excellente année hein, pour ces 4 garçons de LR Rockets, puisqu'ils sortiront un deuxième maxi. C'est déjà tout prévu. Ça sera le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Peut-être、mm -hmm. un thème romantique. Il faut l'espérer en tout cas.、Ah, oui. Et puis, il y aura même un autre single prévu mi-mars. Voilà des garçons qui ont des plans bien sécurisés、hein. pour 2009,、Précisé. ça devrait plutôt bien se passer. Voilà、bien. au programme de la b e l Rock pendant ces deux heures, donc beaucoup de nouveautés. On va laisser l'Angleterre, on, on, on reviendra pas mal de fois hein, dans ton pays, Sarah.、Bien、ne t'inquiète pas, on va partir du côté du Canada avec un groupe qui a commencé sa carrière en 2002 et qui fait enfin parler de lui en Europe.、Euh, C'est vrai qu'on a raté pas mal d'albums, on va pouvoir en tout cas catch up, hein, comme tu dis, Sarah,、mm. puisque leur troisième. Album qui est sorti au Canada en 2007,、euh, qui était malheureusement non distribué en Europe jusqu'à ce jour, et ben ça va changer puisque le label anglais 147 Records va enfin le sortir en février prochain. D'ici là, et ben on vous joue un extrait de cet album. C'est le nouveau single, le groupe s'appelle Winter Sleep et le titre ça s'appelle Archaeologist. Écoutez le son de la Belle Rock sur Virgin Radio 89.4 avec les Canadiens de Winter Sleep, donc The Arcologist, un nouveau single et puis n o u v e a u single ce mois-ci mois aussi pour les Anglais de Pete and the Pirates, toujours aussi excellent,、hein. pas de changement、ah oui, d'ailleurs. Le label s'appelle Stolen Recordings. Deux nouvelles chansons, Sarah. Deux nouvelles、ah, chansons. La la j'ai laissé mes dents à la maison. C'est r a i de la rentrée. Non, j'ai laissé mes dents à la maison. C'est comme.、Euh... Ouais, C'est fait. Bon,、euh, oui, deux nouvelles chansons. <rire> Qui s'appelle Blood Gets t e i n et aussi Jennifer. Ouais, les deux, ça monte en puissance hein, du côté de Pete and the Pirate. Je crois qu'il y a un peu plus de moyens aussi hein, derrière le groupe. p u i s q u i l s s o n t permis ont... quand même d'avoir、oui. euh, le producteur、euh, Dave Allen, c'est、voilà, ça Voilà, Dave Allen qui travaille avec beaucoup d'artistes, mais notamment、euh, The Cure. Oui, ça va pas trop mal pour、euh, Pete and the Pirates. En tout cas, le, le vinyle hein, sortira le 12 janvier, mais c'est déjà, déjà disponible hein, sur、uh, iTunes depuis le 15 décembre. Voilà, Jenny, donc nouveau single pour Pete and the Pirates. On va laisser tomber le, le rock hein, pendant un petit moment. On va parler、euh, électro maintenant、ouais. avec une、euh, compilation que l'on a reçue juste avant Noël.、Ouais. Ça nous arrive d'un label parisien qui s'appelle DTC Records, label de jazz et de musique électronique créé en 2002.、Ouais. Euh, mm -hmm. Sur ce label que je ne connaissais、euh, que très peu avant,、hein. on retrouve pas mal de, de projets comme Cosmic Connection, NHX, Captain Planet, Dual Snake et Gaël Aurelou. Ça, ça va être la r e prochaine Sortie,、hein. il y a un album qui arrive au mois de février、mm -hmm. et on va se replonger un petit peu parce qu'il y a des trucs vraiment très très très sympas sur ce label. La preuve avec, on va revenir tiens, en arrière en 2006 avec un extrait du troisième album de Cosmic Connection qui s'appelait Grand Panache qui marquait le retour justement du groupe après cinq ans d'absence. Voilà, DTC, un label à surveiller de très près. Très près, très près, très p r è s très très p r è s s a r a h très très、eh, le mot. très r è i très très très t très très t r r è s t r s t r è s Thing. Uh, Huntington's, uh, you know, everybody's i flailing around for some paradigm, you know, some big thing. You can do t s to control things. You can do t s to control, to control, to control p e o p Guys. Cosmic Connection avec、euh, Juncos. On vous le disait, c'est tiré d'une compilation, du, un petit sompleur en fait, hein, envoyé par DTC Records, excellent label qui mélange donc, tu l'auras compris, Sarah,、mm -hmm. l'électronique et le jazz créé depuis 2002. La prochaine sortie prévue pour le mois de février avec la sortie de l'album de Gaël Aurelou et puis à l'instant, message de Monsieur Oiseau, peut-être par rapport au x f ê t e s de fin d'année en fait. Hein, vous êtes tous des animaux, c'est vrai qu'on、ah, a tendance à manger. Un petit peu trop hein, pendant ces, ces fêtes de Noël. Et voilà, ça doit être un petit message subliminal, peut-être. J'espère qu'il ne parlait pas à nous quand même. Non, je pense pas, surtout quand il dit、euh, Vous allez tous crever. Ce s t pas très pas sympa. Si... sympa non, non, en tout cas, c'est un extrait <rire> du nouvel album de Quentin Dupieux, hein, alias Monsieur Oiseau, l'homme derrière la, la marionnette hein, jaune de l'Ebis,、mmh. Flat Eric, il y a quelques années de ça. Nouvel album, donc, ça faisait un petit moment qu'on qu l'attendait. Il s'appelle Lamb's Anger. Le nouveau single, lui, s'appelle Positif. Tout ça, évidemment, sur le label Headbanger. Records, voilà. Ça v a tamé i ça ou pas Oui, oui, j'ai bien aimé. Moi, je un bon que... petit、euh, sample un petit peu pompé sur、euh, Another One Bass The Dust.、Hein. Un petit peu de、euh, queue à la fin.、Ouais. En tout cas,、euh, Monsieur Oiseau, c'est pas mal. L'album <rire> est plutôt sympa. Si vous aimez les, les, les choses un petit peu barrées, précipitez-vous sur cet album l a m d s Anger. Un petit peu de douceur maintenant, Sarah. Oui, on va te ramener、euh, ailleurs.、Hein. Un petit peu entre l'Ilande et la France. Oui. Avec une、euh, très belle. Carly Blackman.、Ouais. Carly Blackman, ouais, une jeune irlandaise d'une、ouais. vingtaine d'années, elle est toute jeune, qui se balade entre l'Irlande et la France, hein, tu l'as dit. Pas、lis. mal.、Euh, ouais, c'est plutôt joli.、Ouais. C'est son premier album, Sarah.、Ce、premier album qui s'appelle The Glove Thief, le voleur de gants. Oui, oui, oui、ouais. c'est、ouais, pas terrible comme ça, mais en, en anglais ça donne mieux.、Hein. The Glove Thief.、Bon. The Glove Thief, oui, c'est、oui. vrai, c'est pas très facile à prononcer. Non, c'est pas、hein. terrible ça. The, the Glove Thief, <rire> voilà.、Ouais. Euh, Carly Sings, donc Carly Blackman, hein, premier album、euh, voilà. aux atmosphères vraiment jazzy,、euh, quasi easy listening.、Mm -hmm. Pas mal de petites c o n t i n e s romantiques, du folk,、euh, de la pop aérienne. Il y a même un petit morceau de bossa nova, en、mmh. tout cas, on s'en écoute un extrait tout de suite. Ça s'appelle Your Traveling sur Label Rock 89-4. You are traveling away from me. Our distant minds were too alike. You are drifting far beyond my reach, and I don't see the point in trying to pull you back. In trying to pull you back here. You. Running fast away from me through your tunnel wide, like I see rainbows. You are like a broken wing in need of someone or something warm to protect you tonight. To protect you tonight, but don't. Cause I'll always be there for you.、And、don't you lose sleep now, cause I'll be right next. By thinking you'll go unnoticed, I will read you some lines from your bedtime book that may. Dans la Belle Rock, parce que c'est ça aussi la Belle Rock, c'est pas que de la musique qui tabasse, hein, la preuve t h e Glove Fifth. Donc pour commencer, l'album s'appelle Carly Sings, Carly Blackman, hein, moitié française, moitié irlandaise, si j'ai bien compris.、Mm -hmm, voilà. euh, en tout cas, l'album est drôlement joli. e t、euh, cet album aussi, Sarah, une, des, des, une de tes découvertes, un duo de Londres, encore une fois. Oui, de Londres, et puis、euh, c'est un duo,、euh, ils sont deux, bah, je crois qu'on a compris le、mm -hmm. en fait qu'ils étaient deux voix.、Ouais. Bon. Miles et Anne. Miles et Anne, voilà. Donc.、Euh... Bon, on e connaît pas énormément de choses sur eux, mais bon, c'est un style qui est vraiment、euh, chouette, moi, je trouve.、Ouais, c'est vraiment joli.、Hein. Le très nom très du、joli. groupe, ils se font appeler Vanilla Swingers, donc、mm -hmm. euh, l'album est éponyme, puisqu'il s'appelle aussi Vanilla Swingers.、Voilà. Chouette disque de pop rêveuse, hein, vous l'aurez compris. très Atmosphérique, hein, terriblement、mm -hmm. beau et qui prend vraiment au trip. Ça, c'est、euh, vraiment un bel album, ouais.、Mm -hmm. euh, ultra efficace au niveau de, de la pop.、Ah, toujours ces chansons chantées à deux voix, h o m m e f e m m e avec des belles petites guitares qui carillonnent comme ça, des, des petits breaks plutôt renversants et、mm -hmm. des mélodies accrocheuses. Bref, un, un chouette disque de pop. Vas-y, tu es lent, là. C'était trop beau. C'était un titre joli,、ouais. qui était lent, mais、euh, ça passe très bien. Ouais. Goodbye Lennon, c'est ce qu'on s'est écouté. Hein, et celui que j'avais prévu、euh, à l'origine, en fait,、euh, durait 8 minutes. Donc,、euh, un petit Peu trop long.、Voilà. On, a, on a basculé sur celui-ci et vous n'avez pas perdu au chant. Il était drôlement、mmh. joli. Voilà, Goodbye, joli. Lennon. Allez, on va remettre un petit peu de, de guitare dans ce programme avec euh, trois euh, anglais. Ils viennent de Leeds. Leeds. Il s'appelle s n t Dinosaur Pile Up. J'adore le, le nom de ce groupe. g o o s C'est une très bonne idée. Ouais, Dinosaur Pile Up, premier single hein, qui est sorti au mois de décembre. Donc on, on se le rejoue puisque c'est drôlement bien. Ça s'appelle My Rock and Roll. Since I was young, I've always felt some sort of t r o u b l e t But nervous woman, t h i n k e r on me blows. Bless my poor mother, she always knew something was going on with the sun. Well, I guess it shows, I guess it shows, some things are clearer than others. my Poor、mother, she always knew something was going on with the son. Électriquement. Très satisfaisant. Aïe Heures pile up, my rock and roll, tout premier single pour commencer. et Puis à l'instant, le groupe s'appelle The Bronx. Et contrairement à ce que suggère son nom, hein, The Bronx ils viennent du sud de la Californie et non pas de New York. C'est sur le label Wichita, hein, distribué en France. On vous le rappelle par Coopérative Music. Un très bon album, hein, The Bronx. Surtout si vous aimez le, le punk et le rock bien lourd et bien gras, avec、euh, un, un batteur franchement terrible、hein. sur chaque morceau. Il trouve des, des, des, des petits riffs comme ça de, de batterie plutôt. Impressionnant. En tout cas, allais, vous aurez. J'arrivais pas à aller plus loin que l a voix, en fait. Ah ouais Non, non, ça m'a un peu freiné. D'accord. et、eh、c'est bah、euh, On、bon. pourrait classer ça dans le, dans le hardcore, un petit peu, hein, ce, ce genre de musique, mais、euh, ce, la, la voix est trop、euh, mélodique, mélodieuse, à mon avis, pour,、euh, pour, pour être、gueule. classée ouais, dans, le, dans le hardcore. <rire> en tout cas,、euh, ils sont apparemment <rire> terribles sur scène. Arrête de te moquer, Sarah. On peut pas passer que des petites douceurs comme ça dans la Bellrock. Il faut mettre、oh. un petit peu de bruit.、Ouais. Euh, de Bronx, donc, bientôt、euh, en France, hein, pour quelques dates. Le 11 février, par exemple, à la boule noire à Paris, le 12 à la vapeur à Dijon, le 13 à la poudrière à Belfort et le 14 février 2009, donc au cylindre à Besançon. Je dis ça pourquoi Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent via le podcast.、Mm -hmm. On va en profiter d'ailleurs pour vous donner l'adresse internet du, bah, du site, hein, du blog de l a b e l Rock. C'est http://labelle r o c b o o o g s p t c m l a b l rock.blogspot.com. Et on vous rappelle que chaque semaine, hein, le lundi, on On met la, la, la, la liste en fait, hein, de la tous playlist, les disques、ouais. qu'on a joués avec les liens pour aller télécharger ça, acheter ça, etc. sur le net. Et on vous donne aussi l'occasion de pouvoir réécouter les morceaux et l'émission en intégralité. Ça, ça sera donc à partir de lundi, et c'est comme ça, chaque semaine, vous pouvez revenir jusqu'au niveau des archives. Je crois qu'on a dû commencer au mois de juillet dernier, donc des heures et des heures d'écoute. Voilà. s u p e r On va changer de registre, Sarah. On va laisser、oui. le, le rock de côté pour un petit moment pour parler reggae, notamment avec un label anglais qui s'appelle Pama International, qui、voilà. lance une campagne de prévention intitulée iRise, c'est ça C'est marrant parce que le dernier morceau s'appelait Knife Man, donc homme de couteau. Et là, on est en train de lutter contre les Couteau. Ouais, mais tu crois que c'est pas un fruit du hasard, Sarah, tu sais? Oui, je sais, mais je l'ai utilisé, ça c'est l i m a g i e de la radio. Ils n'ont pas besoin de savoir、ouais. qu'on prépare、ouais. en avance. Ok,、oh、là ok, là okay ça marche, ouais. Allez, parle-nous de cette campagne d o n c <rire> Allez, allez!、Bon. On sait qu'aujourd'hui, dans ce monde pas très cool, il y a des soucis avec des armes, avec des couteaux, avec les jeunes, avec tous ces trucs-là. Et c'est pas bon. n o n c'est pas bon. C'est des crimes qui deviennent de plus en plus importants,、ouais. notamment、ouais. dans ton pays. a、ouais, n Royaume-Uni, ça, peu ça commence à faire、même. peur un petit peu. Ouais. Ouais. Et donc,、euh, cette label, ils ont eu une initiative qui est super bonne. C'est vraiment pour、euh, lutter contre tout ce côté-là. Et ils ont fait un petit bon, un album, oui, un oui. album,、euh, avec les morceaux. Et il s'appelle High Rise Now. High-rise en français, c'est une HLM. C'est HLM, d'accord. Voilà, high-rise, c'est、euh, un. Un building qui e u n h l m avec beaucoup d'appartements, oui, une HLM. Oui. Donc voilà, eux, ils,、euh, ils, ils ont appelé ça. HLM Pour vraiment essayer de gagner de l'argent avec l'album, pour après le donner aux associations ouais, en Essos, Angleterre、ouais. et ailleurs pour vraiment lutter contre Donc, c'est très très bien, une très bonne très initiative hein, donc de Pama International.、Euh, en plus, le CD est franchement terrible. Hein, sur cet、bien. album, on retrouve Denis Al Capone, c'est rigolo,、mm -hmm. c'est une légende du reggae américain.、Legend. Ils a p p e l l e Al Capone qui était quand même un mec qui aimait bien les armes, quand même il faut l'avouer.、Mm -hmm. euh, Billy Bragg, Linval Golding, vous ne le connaissez peut-être Pas, mais si, puisqu'il faisait partie du groupe de specials. specials. Et il y a encore plein d'autres artistes dessus. Le CD est disponible évidemment sur le site internet du label.、Euh, donc à partir de maintenant, par contre, pour la version CD, il faudra attendre février 2009. Pama International, iRise tout de suite dans la Belle Rock avec、euh, un featuring de Michiwan. <muches> I said it's rent, cause I don't wanna hear about another one of them news flash. Me hear another life get dashed. Fear another body being wood like trash. If you pick up a gun, or pick up a knife and turn around. No one should、sure. dans la Belle Rock. Sensation du, du moment. Un DJ Mujava, un, un DJ producteur hein, qui vient des, des ghettos d'Afrique du Sud. Hein, une histoire plutôt sympathique hein, pour ce charmant producteur、euh, sud-africain, puisque ça a toujours été son rêve de faire de, de la musique électro. Et vu qu'il n'avait pas trop les moyens, il vivait vraiment dans, dans des ghettos. Et ça a été difficile pour lui. Il a commencé avec、euh, un jour son frère qui lui a acheté un, un petit ordinateur. Il a commencé à bidouiller quelques sons comme ça. Et puis、euh, il s'est fait un, un petit nom dans Dans la planète é l e c t r o Et ce morceau vient d'être signé en Europe hein, par Warp Records. Non, Plutôt une belle récompense, remixée、ah, ouais. ici par Ashley b i d d l e Retenez bien ce nom.、Hein. Donc DJ Mujava Township Funk. Ça, c'est le nom du morceau. Sarah, j'aimerais qu'on qu revienne quelques instants sur、mm -hmm. cette campagne. Hein, i r i s e juste avant. C'est donc、euh, sur un label qui s'appelle Pama International. Et on ne peut que vous.、Euh, bah, il faut vraiment participer. Ouais, moi, je trouve que c'est une super bonne initiative. Parce que c'est vrai, c'est vraiment un souci. Tout ce qui est armes, tout ce qui est couteau, tout ce qui est des choses comme ça, bah, même on, on le voit partout en France aussi.、Hein. Donc、euh, franchement, c'est très très bien pour sensibiliser les gens. Et aussi pour tous les profs d'anglais、euh, dehors, bah, les paroles sont très bien. Donc vous pouvez les utiliser pour vos cours. Voilà. En tout cas, de très bons artistes dessus. On rappelle encore un coup Denis Al Capone, Billy Bragg, un mec des Specials et encore plein d'autres artistes. Le CD est donc disponible sur le site internet du label et on Je、vous Rappelle qu'encore une fois, à partir de demain sur http.com, w slash l b e r o vous allez retrouver les, les détails hein, pour aller commander、euh, ce, cet album. Il faudra attendre février si vous voulez une copie、euh, physique, c'est-à-dire、euh, en CD, ou si vous voulez télécharger. En tout cas, tous les profits sont reversés à des associations、euh, caritatives. Et c'est drôlement, drôlement, drôlement important de, de faire un、Très. bon geste, de bien commencer l'année comme ça sur une, sur une bonne action.、Ouais, Electro,、euh, on a passé un. Un, un Bon réveillon hein, tranquillement oui, à la、bien. maison, mais à mais la maison alors... avec.、Euh, ouais, on était en direct、euh, d'un club. Hein, je tenais absolument à vous、euh, présenter un, un site que peut-être、euh, ceux qui suivent l'électro connaissent. Ça s'appelle www.audio.com, mais audio pas au c'est audio. Voilà, AWDIO,、euh, un site internet qui, a, qui est né l'année dernière et qui commence à, à bien faire parler de lui. Le principe de ce site internet c'est que vous pouvez vous connaître. Connecté à, je crois qu'il y a à peu près 2000 clubs qui sont affiliés à ce ouais, système, ça,、ouais. 2000 boîtes de nuit、euh, les, plus, euh, les plus classes.、Euh, par exemple, nous, pour le réveillon, on s'était branchés u r The End, The où end. on a passé donc,、euh, la soirée du réveillon avec、euh, un certain Laurent Garnier、euh, tout au long de, de la soirée. Ça l'a plutôt bien fait. La qualité du son est franchement excellente. Et,、euh, Et vraiment, si t as haut débit. Oui, si t as le haut débit, il <rire> faut avoir le haut débit.、Hein. Sinon, c'est un petit peu la, la galère, c'est vrai. Go go go. Et、euh, donc, ça vous donne une sorte de, de compte à rebours. Et par exemple,、euh, voilà. Voilà, dans le club, je sais pas, je prends un exemple sur j u a n par exemple, le privé,、euh, dans une heure、euh, il sera en、euh, air, donc ça veut dire qu'à、euh, l'antenne, et vous pouvez donc choisir, vous avez、euh, tous les noms des DJ qui s'affichent,、euh, enfin bref, c'est、euh, franchement euh, excellent. www.audio.com, A-W-D-I-O.com, allez y faire un tour, et il、euh, y en a pour tous les styles, hein, ça peut être aussi bien rock,、euh, dubstep, ça peut être、euh, house, techno, drum and bass, plein, plein, plein de très bonnes choses avec les DJ les plus prestigieux du monde. Ça vaut le coup, franchement. Mais explique-nous pourquoi tu parles de ce site. Et、oh, le fait parle... qu'on a passé la soirée avec、euh, The End, avec Laurent Garnier. Bah, on en a profité pour、euh, ouais, passer、euh, la soirée avec Laurent Garnier. C'est toujours un grand plaisir, il faut l'avouer, au niveau de la, de la musique. Toujours un grand voyage sonique. Non, tout simplement parce que Laurent Garnier qui refait parler de lui, puisqu'il sera déjà premièrement de retour avec un nouvel album, ça sera en mai prochain. Ça fait、Bien. un petit moment qu'on qu attend ce, ce nouvel album.、Vrai. Et puis un remix tiens, qui vient de sortir,、euh, morceau original hollandais hein, qui date d'un an,、euh, qui était sorti sur un label hollandais qui s'appelait Rush Hour Limited. Et apparemment Garnier qui était tellement dans le morceau, tellement excité par ce morceau, qui a commencé à faire une. C'est pas un remix, c'est une édite. C'est-à-dire qu'il y avait certaines parties du morceau qui ne lui convenaient pas pour、euh, faire ses sets de DJ.、Mm -hmm. Donc du coup il a regoupillé un petit peu le tout, allongé certaines parties, coupé d'autres parties, etc. Et du coup、ah, ça ressort à nouveau, c'est sorti. Le mois dernier, je crois qu'il y avait 100 copies seulement en vinyle, et vu que bah, tout le monde se précipite dessus, du coup, ça va sortir à l'échelle un petit peu plus internationale, on va dire. Cool. Donc, le titre de ce maxi, c'est un maxi Proper vs Boogie. Le、mm -hmm. titre du morceau, c'est Magnificent Speech Funk, et c'est donc une édite version. Laurent Garnier. I、like the Do tap tap, boom boom, do tap d u p boom boom, do tap tap, boom boom, d u m tap tap, boom boom, d u m tap tap, boom boom, do tap d u p boom boom. Hey, hit me, bam, do tap tap, boom boom.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 I'm g o a you in the second h a n d i w gonna roll out of one thing. Do you? Boom boom, boom, jump, j u m Version versus Boogie Magnificent Speech Funk Laurent Garnier édite donc c'est disponible hein, facilement, t r o u v a b l e sur l'internet. Et puis on vous le disait, hein, Laurent Garnier qui va être donc de retour avec un nouvel album en mai prochain, vu que son label hein, F Communication qui est un petit peu en stand-by, on va dire, ça va quand même sortir chez p i a s e Voilà,、euh, on retourne du côté du, du rock, Sarah, un petit peu Oui, a l l e z Bah, je veux r a m è n e、euh, r Bon, Le, le titre s'appelle Wanna Be in LA. Ça,、oui. c'est le titre de chanson. Donc,、euh, je te ramène à LA. D'accord,、si、très、veux. bien. Oui, Avec un bien. groupe qui s'appelle. Il fait beau là-bas. Oui, a s normalement. Chaud. Ouais, ouais, ouais. chaud. f r o i d ici. Ouais, froid ici, ouais. Mais c'est bien. Ouais, Comme bien, ça,、ouais. à côté de poil. t r a n q u i l l e Ah, ouh. Ça va,、euh, le micro est ouvert.、Hein. Oh, merde. Anyway,、um, Eagles of Death Metal. Ça, c'est le nom d e groupe. Et、euh, ils, vont, ils, sont, ils ont i l sorti n t s o un. Troisième album qui s'appelle Heart On, qui est distribué en France par Cooptive e Music. Ouais, The Eagles of Death Metal, un groupe de rock américain, vous l'aurez compris,、euh, formé par Jesse Hughes, un ancien journaliste, Josh、mm -hmm. Home, le leader des Queens of the Stone Age. Celui-ci, on le connaît, il, il est un petit peu de partout, lui, hein, Josh、Super. Home. Et puis Tim Van Hamel, qui a lui joué dans plusieurs groupes, notamment Deus. Voilà, donc、mm -hmm. troisième album Heart On, un extrait tout de suite, ça s'appelle Wanna Be in LA. J'aimerais s a r a h que tu fasses.、Oh. はい。 The、like、way I'm t o s e l l m y soul Son américain à l'honneur pour cette première émission de l'année label rock Eagles of Death Metal. On vous rappelle, l'album s'appelle Hearton, distribué en France par la coopérative m u s i q u Et e puis, un autre artiste américain de rock punk garage basé à Memphis, dans le Tennessee, Jay Retard.、Euh, jeune, mais jeune, oui, très jeune, hein, Sarah, puisqu'il a commencé à l'âge de 15 ans, tu me disais Oui, 15 ans, 15 ans, oui. Mais il a fait beaucoup de choses, hein. Il a fait beaucoup que... de. de il a, il a fait Parti de, de beaucoup de groupes, hein, surtout、ah oui, jusqu'à 2005 en gros. c'est Voilà,、ça. 98 jusqu'à 2005. Donc là maintenant, bah, il travaille pour lui tout seul. Ouais, en solo donc, en depuis solo, 2005. Depuis、ouais. 2005. Et、euh, en 2006, il a sorti un album qui s'appelait、euh, Blood Visions.、Oui. Et、euh, en 2008, il a signé chez m e t a d o r Records. Ouais, belle progression là aussi. Pas là. mal, pas mal. Pour six singles en fait. Donc、oui. euh, déjà pas mal. Et、euh, bon, il les a tous regroupés sur une compilation. De Matador Singles 2008. C'est ce qu'on、euh, s'écoute, c'est ce qu'on aime、voilà. écouter.、Ouais. Qui, qui, euh, qui est sorti ré récemment chez Beggars Banquet. Ouais, et la bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le son de Jay Retard, c'est que nouvel album hein, qui devrait arriver début 2009. Donc、oui. euh, je crois que c'est prévu pour février ou mars. voilà、oh, euh, ouais, du, ouais, En tout cas, Jay Retard, c'est plutôt c'est même sympa.、Hein. Très sympa. t r è Skylarking, pop, ouais.、Euh, s est-ce que tu connais ce, ce nom ou pas, Sarah Non. Alors c'est normal, un tout jeune trio de l e a d s qui i v e n t d e qui va. Sortir début février chez Wichita.、Euh, premier album hein, qui s'appelle The Golden Spike, un album enregistré à Seattle par le producteur de d e a t h c a b for Cutie Skylacking Antibodies. <muches> Virgin, Radio Rouen, 894, Label Rock. On vous avait promis de, de, pas mal de, de nouveautés hein, ce soir. C'est le cas avec Skylakin, donc premier album pour ce tout jeune trio de la très belle ville de Leeds. C'est un peu le Saint-Tropez de, de l'Angleterre, non Sarah Oui, s、si、tu u <rire>、mm. Je rigole. Non, c'est pas terrible, c'est industriel là-bas. Bah Je suis sûr e que ça a changé. Oui, ça changé. Ça fait、euh, quelques années que j a i pas mis les pieds, mais il、euh, y avait des, des endroits qui étaient très bien, le rouleau et tout ça, mais il、euh, y a Des autres endroits qui sont un peu moches.、Ouais, bon. c'est pas terrible.、Ouais. En tout cas, l'album s'appelle The Golden Spike. Ça va sortir chez Wichita début février. Skylarkin, retenez bien ce, ce nom. À mon avis, on en reparlera de ce groupe、mm. d'ici la fin de, de l'année 2009. Voilà. Et puis à l'instant, Tilly and the Wall, on vous avait présenté cet album hein, qui, je sais pas si c'est sorti ou si ça va sortir. En tout cas, c'est le troisième album hein, pour les Américains. Ça s'appelle o avec un g r、uh. o s、euh, o sur le label Moshi. Moshi, voilà. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Euh, avec euh, la particularité d'avoir un son bien, eux, les Tilly on the Wall. Ouais, ouais. Rejouis-moi le début, là. Le début de ce qu'on vient de s'écouter Oui, oui. a s、ouais. euh, Bah, si, on, on va on regarder. On est en direct.、Ah, on regarde en direct. Ouais, ouais, c'est parti. Ah, oui, tu vois. Ouais, t'aimes bien les claquettes comme ça.、Toi. Ouais, ouais, c'est les claquettes, c'est pas、joue. un patri. Ouais, ça va y aller, là. Est-ce qu'on peut, est qu peut y aller ou pas Ah,、oh, je sais pas. Dis-moi. Oui, Dis oui chui, bien chui, sûr. Ouais. Voilà. Bah ouais, bah ouais, c'est des claquettes. Des ouais, claquettes、euh, au niveau des, des percussions, c'est plutôt、euh, sympa. Oui. Voilà, Tilly on the wall. C'est plus facile de ramener une paire de. Chaussures、euh, claquettes plutôt q u m m e batterie. C'est vrai, c'est plus simple. L'album s'appelle Haut et il est、euh, hautement recommandé hautement. cet album. Tilly and the Wall. <rire>、voilà. euh, on va rester du côté des États-Unis, Sarah. Beaucoup de, de trucs américains hein, ce soir. Oui, on est tombé sur、ouais. pas mal de, de, de, de petits paquets qui sont arrivés pendant ces fêtes de Noël,、euh, dont un qui a retenu notre attention, un trio américain qui fait du punk garage. Il s'appelle The Hats. Tu sais que c'est souvent qu'on qu fait du garage、euh, un petit peu. Peu revival des années 60, on a tendance à mettre être à la fin comme ça. Oui, les、oui. Ronets, pas mal de, de les Rivenets, pas mal de, de, de groupes comme ça. Eux, ils ont gardé que la fin, donc The e i t e s original、euh, TES.、Euh, ouais, ils sont influencés évidemment par、euh, des groupes comme、euh, les Stooges, les Ramones, les Rolling Stones, mais aussi des artistes des années 60, un petit peu comme Nancy,、euh, Nancy Sinatra, par exemple. Boots Ils ont voilà, Boots, Boots are Walking, celui-là, oui.、Euh, <rire> ils ont sorti leur album hein, qui s'appelle Look at Life Again Soon sur un label、euh, américain S'appelle Take Root Records, un album qui a la particularité d'être enregistré dans un studio légendaire. Hein, si vous aimez le, le son garage, un petit peu celui de Toorag, enregistré et produit par Liam Watson, un producteur connu et réputé pour avoir déjà bossé notamment avec les White Stripes, les Kills. Bref, The e a d s c'est vachement bien. Moi j'aime bien en tout cas cet album. Donc on le rappelle, Look at Life Again Soon, peut-être、euh, aller acheter su, du côté de iTunes.、Hein. Je sais pas si c'est distribué en、idée. France ou pas, mais en tout cas. Jeter une oreille sur The h d t e un extrait tout de suite dans la Belle Rock. Ça s'appelle I Get Mine. Tu vas voir, Sarah, le son, il est il est rêche quand même.、Hein. Il est rêche. On va、Cure. voir. Allez, allez c'est parti. e t s mine, The Heads, donc、euh, trio américain, hein, punk garage. C'est qu'on paye une fortune, hein, Sarah, pour enregistrer et avoir un son un petit peu crado comme ça. a u t ç u o r a g e en tout cas, ouais. Liam Watson, donc un producteur、euh, connu et réputé, on vous a dit,、euh, il a façonné un petit peu le son des Kills et des White Stripes et il s'attaque donc à ce groupe、euh, américain, The Heads. Moi, j'aime bien ça, Sarah. Toi aussi, j'espère. Oui, oui, j'ai trouvé ça. C'était、euh, très efficace. Ouais, ça à la pêche. pêche ça à la、ouais. pêche. Et puis, elle a、très、une petite、pêche. voix plutôt sympa. On s'en écoutera d'autres. d a u t r Extraits s e de cet album qui s'appelle Look at Life Again Soon hein, sur le label Techroot Records dans les semaines à venir. Je sais, Sarah, je、mmh. sais, auditeurs, auditrices, qu'on n、mmh. est que le 4 janvier, mais je pense avoir trouvé、euh, un des albums qui figurera dans mon top 10 de la n n é e Oh là là, déjà.、Euh, si, si, si, si, si, déjà, déjà, <rire> déjà, déjà, déjà. Vraiment, une des révélations de l'année 2009.、Euh, un groupe qui n'est pas vieux, puisqu'il existe depuis un an seulement. Le groupe、euh, s'appelle Joe g i d e n and the Shark.、Mm -hmm. euh, C'est un Un、duo londonien, Sarah, composé de Joe et Viva, qui sont en fait frères et sœurs dans la vie de, de tous les jours. Brother voilà, brother and sister. Donc, Joe, Joe Gideon, Viva, sa sœur, c'est The Shark. Et pour te donner une idée un petit peu du, du potentiel sur ce groupe, Nick Cave leur a personnellement demandé de faire ses premières parties hein, lors de sa dernière tournée en Angleterre. Je pense que ça claque plutôt bien. Joe Gideon and The Shark, on va s'en écouter tout de suite un extrait. Ça s'appelle Civilization. L'album, il faudra attendre. Hein, ça sort Le 16 février prochain chez Bronze r l i e s Records et l'album s'appelle Harum s c a r u m ou Harum s c a r u m je ne sais pas、Harum、comment o l'attend. Bon, ouais, d'accord, c'est où ça? En la tout、part. cas, cet album est fantastique. Joe g i l l i a n and the Shark, tout de suite dans la belle rock. Civilization.、Mm -hmm. My father t o l d me that the world was flat. And I was happy in my sweet pancake world. Was my father's child. Never questioned what dad had told. But a seed of doubt got in me. And it grew into a tree. Its doubting branches got a hold of me. In order to believe, I had to learn some home truths. And these kinds of truths you can't learn at home with your mother watching over you. I had to educate myself, experience things firsthand. I went all over. With the Greeks, spent some time at Rome, stayed in a monastery till the monks told me to go. t r i e d fast food, and slow food, and meals between meals. Bought myself a new nose and a new set of wheels. My mother was tickled pink when I called her the other day. might have been collect, but she always likes to pay. Dispensed with pleasantries, g o t down a brass tax. Place d an ad in the dailies for a female with vital stats. I went on a learning to learn the ways of man. I went on a learning to learn the ways of man. was a p o l I t i i c a n went all spastic like Lars v o n Trio Wrote a book which was a spectacular success Spent all my earnings on weed and crystal Clapham, where I roamed the early hours. Picked up the queen who showed me his crown jewels. Made myself mysterious with a haircut and a hat. Worked the nine to five at d e v e n h a m s rented a flat. Lost it till my lunch break and then I took off. There wasn't a moment to lose. I'd already wasted the morning setting another man's shoes i didn't speak for several years. There was a light, there was a sound, someone whistled in my ear. It was time to return home, for I had the knowledge of man. And the learnings I've made I had to tell my m u m and dad. The circumference of a circle is twice the diameter within, the center of which the universe begins. The radius is like your aura which around you glows The proton and the neutron know which way to go Said it's only natural if i v e given them a fright Told this to my dad who told me his belt was too tight Mother didn't say a word but I know she heard And now I learnt the meaning of mum's the word Yes, Joe Gideon and the Shark. L'album sortira le 16 février prochain chez Bronze the Rats Records. L'album s'appelle A Room s c a r o o m Et je vous le disais, ça me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.、Hein. Vraiment, vraiment、euh, ouais, Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une, une claque en écoutant un album comme ça. Et cet album est franchement terrible.、Euh, Nick Cave, donc on vous avait dit il y a un petit côté Nick Cave, un petit peu. Il y a un petit côté、ouais. Jarvis Cocker aussi pour ouais, ce don aussi, de raconter des histoires. Et aussi un petit peu. Un petit peu Markie Smith aussi. Un petit peu de Markie Smith. Ouais, euh, c'est vrai pour The Fall. Mais des paroles très intelligentes. Oui, a s c'est vachement bien.、Hein. Tout l'album、euh, comme ça,、euh, c'est très, très, très bien. On n'a qu'une copie、euh, promo. C'est dommage.、Euh, ces gens, j'espère qu'ils vont mettre、euh, les mots justement dans le petit livret qui est, qui est dans le CD.、Euh, en tout cas, cet album, donc,、euh, il faudra attendre. Hein, on vous l'a dit,、euh, 16 février prochain. Nick Cave,、euh, l'Australie. s a r a l'Australie. un petit clin d'œil d'ailleurs qu'on voulait faire. Ah oui, c'est vrai. Hein, Alors, en parlant de l'Australie, il faut dire、uh, goodbye. l i l o Ouais, l i l o、euh, qui nous écoute, on l'espère, dans son petit camion、euh, à pizza.、Euh, mm -hmm. euh, voilà, le petit côté australien,、euh, le petit côté italien aussi.、Hein. Oui, un peu mélange des deux. Voilà, mélange des deux. Ouais, voilà. Donc,、euh, si tu nous écoutes, l i l o un petit bonjour de, de toute l'équipe de la b e l r o c k s En fait, moi et Sarah, ce soir, tout simplement. Et、euh, <rire> Je sais qu'il écoute depuis un bon moment, et c'est vrai, Sarah, que quand tu as eu la petite Maya, tu étais en congé maternité, on va dire.、Mm -hmm. euh, et b e n tu as manqué, apparemment, voilà, cette émission.、Oh. Donc,、euh, ça fait plaisir,、euh, tu vois. Voilà, r back Voilà, elle est de retour. Donc,、euh, allez, pizza gratuite ou pas <rire> non, Ça, c'est pour la, la petite anecdote. Allez, on continue ce programme avec.、Euh, tiens, on va partir un petit coup du, du côté de la France, hein, quand même. Faut pas oublier notre beau pays.、Non. Avec、euh, petite séance de rattrapage pour les deux prochains disques. Idem, extrait de leur sixième album, hein, sorti début octobre dernier chez Jaring Effect. Idem, c'est un trio hein, qui vient、mm -hmm. de, de Nantes,、voilà. qui existe depuis 1999 et qui explore non seulement la musique, mais aussi le. le le Multimédia, notamment avec un énorme travail de scénographie et de vidéo projection, vous l'aurez compris, c'est du jarring effect, donc c'est forcément un petit peu barré, mais nous on aime bien.、Hein. On aime bien、euh, le barré. Ouais, on aime bien le barré. o、ouais. u Au i s a départ, un groupe idem, donc associé à la scène post-hardcore française avec des groupes comme Bastard par exemple ou Portobello Bones, ils sont un petit peu détachés de ce mouvement pour aller vers des ambiances un petit peu plus électro.、Euh, c'est du jarring effects, encore une fois, donc c'est barré, c'est forcément un petit peu sombre aussi, c'est voluptueux, c'est rond. Ça Ça fait penser à du Eamon、euh, Tobin par exemple, et ça s'appelle Idem. Autre chose à rajouter, ça Pas juste un petit truc, m a i il faut pas être fou pour nous écouter. Non, mais, mais ça, ça aide. aide. <rire> <rire> oh, de la belle stéréo Allez, Idem、Carole. donc tout de suite, l'album, sixième album sorti, disponible, Up to No Good. <musique> À page, vous lisez dans l a b e l Rock avec un extrait du dernier album de IDEM, un titre à rallonge, l'album de Six Aspiration Museum Overview. Voilà, wow,、euh, disponible, ouais, disponible chez Jaring e f f e c t à commander encore une fois sur w w w c d 1 d c o m évidemment,、mm -hmm. euh, voilà, pour des très bons prix. Et puis à l'instant, un groupe américain, hein, Dear Hunter, qui a sorti、euh, fin d'année dernière un troisième album. Micro Castle Weird Era Continued.、Euh, à noter qu'ils seront en concert, Tiens, ça sera bientôt au mois de février. Oui, et très, très, pas très loin d'ici. Ils、non. sont、euh, le 24 février au Ground Zero à Lyon. Voilà, en attendant, vous pouvez donc、euh, écouter leur dernier album hein, disponible chez Beggars Banquet. C'est sorti sur le label 4AD.、Euh, séance de rattrapage aussi pour un groupe anglais qui s'appelle Tenebrous Liar.、Euh, deuxième album hein, pour eux.、Euh, The Last Stand, je vous le disais, un fan d'ambiance sombre et mélancolique avec des guitares bien saturées. Imaginez un petit peu Leonard Cohen avec、euh, comme bande-son derrière lui du Nirvana ou du Dinosaur Junior.、Euh, mm -hmm. C'est un petit peu le son de Tenebrous Liar.、Euh, ça rentre pas trop dans la programmation de, de la b e l Rock ce soir, donc on va vous jouer un instrumental. Un petit peu plus p é c h u on va dire. En tout cas, ils sont 7 et ils sont anglais. S'appelle Sao, le nom du groupe Tenebrous Liar, sur leur deuxième album The Last Stand, 7 anglais donc pour un album plutôt sympathique chez TV Records. Voilà. Euh, tiens, on n'a pas passé de, de musique africaine depuis un bon petit moment. L'occasion de vous en passer un petit morceau. Hein, je me dépêche parce qu'il y a l'heure qui tourne et à 20h, on rend évidemment l'antenne à Paris.、Euh, Sir Victor Uwaifo, je crois que ça se prononce comme ça.、Euh, une compilation qui vient de sortir,、euh, Guitar Boy Superstar 70-76. Mais qui est ce Sir Victor Uwaifo、euh, Une véritable légende, hein, puisque ça a été le, le premier artiste à recevoir le premier disque d'or africain, ce qui lui a permis d'amener. La, la musique nigériane a une reconnaissance internationale. Cet homme a tout fait. Cet homme est multitalentueux, on va dire. p u、euh, ouais. Il s q est à la fois sculpteur, il est juge de paix, il est notaire, il est philosophe, il est musicien. Euh, bref, euh, ce Nigérien a tout、euh, amassé 12 disques d'or. C'est quand même、euh, énorme. Et il a toujours la pêche. Hein, il est aussi、euh, inventeur, il est sportif. Il a même fait les, les Jeux Olympiques, par exemple.、Pourquoi、bref, c'est une star. Allez、euh, voir hein, son site internet.、Euh, je me suis baladé dessus. Ça Après-midi, c'est énorme. Il y a des photos aussi de sa maison. Il a un enregistrement de studio. Enfin, bref, il a des musées du côté du Niger. Enfin, bref, c'est énorme. Et son son, c'est vachement bien. De 70 à 76, donc le roi de la guitare. C'était Sir Victor ou Aïfo. Tout de suite, un titre dans la belle rock. Ça s'appelle Kirikissi. Kirikissi. Sir Victor,、euh, comment il s'appelle Où va il faut Avec、euh, Kirikissi. L'album, à、voilà. euh, l donc, une compilation s o r t i chez Nocturne qui s'appelle Guitar Boy Superstar 70-76 avec、euh, plein d'excellents de, morceaux comme ça. et、euh, Il a inventé pas mal de, de choses au niveau des, des guitares, notamment、euh, une sorte de crochet que tu mets sur ta, ta bride tu sais pour tenir ta guitare、mm -hmm. et ça te permet de faire des loopings avec ta guitare. C'est assez énorme. Il a inventé des, plusieurs types de, de guitares, les guitares avec les claviers par exemple dessus. C'est lui, enfin bref, allez、Génial. visiter son, son site internet, vous allez voir, c'est plutôt、euh, intéressant. Voilà, on va se retrouver nous la semaine prochaine,、euh, même endroit, hein, même heure, 18h-20h sur le 894, la b e l Rock. Avec、euh, non, tu ne seras pas là, Sarah, la semaine prochaine. Non, je ne serai pas là.、Euh, Simon, sûrement、euh, présent avec nous, alors Sylvain, on, Sylvain on verra, on, on arrange quelque chose. En tout、ça、cas, je ne serai、surprise. pas tout s e ça s e r a la surprise. Voilà, allez, on se quitte avec une autre nouveauté, une、euh, chanteuse hein, de londonienne tiens qui s'est fait repérer grâce à MySpace et qui sort un petit single. Ça s'appelle Alessie's a r k t h e Horse, tout de suite dans la Belle Rock. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, demain matin. Les infos avec Marilyn Belletête de retour donc à 7h30.、Euh, flash d'informations chaque demi-heure jusqu'à 9h. Et puis il y a Koé, il y a tout le monde, quoi, comme d'hab. Oui, comme d'hab. Allez, très bonne soirée. On reprend. Ciao tout le monde. Bye, bye bye. Un petit bisou quand même, ça.、Euh, voilà, ça marche. Allez, ciao. Bye. I was told that we can share the covers. If you like me too, i try to be brave.、Love.